Bine v-am regăsit, dragi ascultători, a emisiunii Rarități Muzicale pentru Suflete Nobile. Sunt Andrei Văduva și vă urez de aici, din studioul Radio Light, audiție plăcută. Muzica, sunetele, pot acționa direct asupra stării generale, psihice și mentale, deci implicit asupra sistemului imunitar. Muzica este o modalitate de a pătrunde nucleul fiecarei celule, de a o face să vibreze la unui son cu armonia întregului. Orice sunet care există în jurul nostru ne afectează mintea și trupul pe multiple niveluri. Sunetul are o importanță mai mică sau mai mare în viața de zi cu zi, începând de la sunetul care ne trezește dimineața, la muzica ascultată în mijloacele de transport, la muzica din magazine, muzica de la birou, de acasă, sunetul telefonului și multe altele. Ne influențează starea de spirit, viața și sănătatea. Sunetele calde și armonioase ne pot induce stări benefice, menite să îmbunătățească starea de sănătate, calmul și ne pot face rezistenți împotriva stresului zilnic. Așa cum fiecare persoană are propriul ei sunet fundamental, tot astfel fiecare tip de sunet produce un anumit efect asupra ascultătorului, care poate să difere în funcție de momentul în care este ascultat. De aceea, pentru a putea folosi cu adevărat puterea vindecătoare a sunetelor, este necesar să devenim mult mai conștienți de nevoile profunde ale sufletului și corpului nostru, de modul în care suntem afectați de lucrurile din afara noastră. Celulele sănătoase devin mai vibrante și mai radiante atunci când sunt expuse sunetelor muzice. Edit Piaf, cunoscută ca Lamon Piaf, Piaf vrăbiuța. Pasarea Parisului prin excelență. Tatăl său era un contorționist de bălci de piețe publice. La 12 ani, ei plăcea să fredoneze refrenele la modă. A fost obligată să cânte pentru mulțime. Asta îi făcea mai generoși pe cei ce gură. Într-o seară de octombrie 1935, un necunoscut impresionat din mulțime care o asculta pe Edith îi spune Ești nebună? O să-ți rupi vocea? Omul se numea Leple, el i-a dat prima ocazie să-și încerce norocul cântând într-un cabaret. A doua ocazie i-a dat-o Raimond aso, care i-a propus cântecul Montlejonier, creat anterior de Marie Duba. Și acesta a fost adevăratul început al carierei lui Piaf. Trebuia să o fi văzut pe scenă pe această micuță femeie cu corp lipsit de grație. Deodată vocea sa puternică aspră se înălță și atunci intrai în altă lume, în lumea lui Piaf. Ea cânta și cânta mereu prin discurile sale iubirea chinuită, pătimașa. A tulburat milioane de ascultători pentru că vibrează toată în cântecele sale. Viața sa este furtunoasă că ceea caută cu frenezia amorul, simbolul vieții pentru ea. Inima sa bună o îndeamnă să le dea ocazia să-și încerce norocul unor cântăreți dintre care cei mai mulți vor face o carieră strălucită. Yves Montand, Edi Constantin, le companii de la Chanson, Charles Aznavour, Gilbert Becau, Felix Martin, Teo Sarapo. Ea a murit în octombrie 1963 și până în prezent nimeni nu a înlocuit-o. pas un Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi Au moment où ça t'arrange Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin Johnny, tu n'es pas un ange Johnny, Johnny, Johnny, si tu étais plus galant Johnny, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant Johnny, tu n'es pas un ange Ne crois pas que ça me dérange Si tu me réveilles la nuit C'est pour dire que tu t'ennuies Que tu veux une vie de rechange Mais quand revient le matin Tu t'endors sur mon chagrin Johnny, tu n'es pas un ange Johnny, Johnny, Johnny Si tu étais plus galant Johnny Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, je t'aimerai oh. tout autant Johnny, tu n'es pas un ange Entre nous, qu'est-ce que ça change L'homme sera toujours trouvé Toutes les femmes du monde entier Pour lui chanter ses louanges Dès qu'il en sera lassé Elles seront vite oubliées vraiment Vous ne pas des onges Johnny, Johnny Johnny depuis que le monde est né. Johnny, Johnny Johnny il faut tout Johnny. Charles Trenet Brusc, în cursul anilor 1937-38, un adevărat suflu de nebunie se abate asupra Franței. Un ritm nou, irezistibil, își face apariția. Este cântecul Ia de la Joa, compus pentru Maurice Chevalier, de un tânăr militar de la baza din Villa Cubulai, pe nume Charles Trenet. De la o zi la alta, cântecul ia de la joa și autorul devin celebri, ceea ce îndeamnă pe tânărul Charles să-și interpreteze el însuși compozițiile odată revenit la viața civilă. al Trene, ia de la joa. Joie. Bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, y'a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavir et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Le grimoulanger pas la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim On voit le facteur qui s'envole là-bas Comme un ange bleu portant ses lettres, bon Dieu Miracle son nom, à la station Javel On voit le métro qui sort de son tunnel Grisé le soleil, de chansons et de fleurs Il court vers le bois, il court à toute vapeur Il y a de la joie La tour Eiffel part en balade comme une folle Elle saute la scène à pied joints, puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette boutique Et dit d'un air très doux, très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, Fini la quête, gardez tout, Monsieur gardez tout, tout, tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et eh oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir. Ne plus chanter, s'il on en a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de tout il Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit. Y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie partout. Y a de la. El, el, coeur, la, avec, je, ne -sais quoi, Tino Rossi, cunoscut ca Trubadurul, prințul cântecului de dragoste, dinainte de război, este un corsican cu vocea soavă, ca unsă cu miere. 1934 îl vede urcându-se pe scena Music Hall-ului ABC, Vincent Scotto scrie pentru el cântecele O Corse, Ildamur și Veni Veni. În acest an vinde 450.000 de discuri. În Franța este delirul, mai ales printre femei care adresează mii de scrisori înflăcărate. Tino n-a cântat decât un singur lucru, iubirea și optita de-a lungul a mii de cântece. El este într-o chiparea romanței și cu toată evoluția pe care a suferit-o cântecul, el își păstrează și azi numeroși admiratori. Tino Rossi cu melodia Dans le Bleu, du ciel bleu. Bleu, bleu, bleu, dans le bleu du ciel, bleu, bleu, bleu, dans le bleu du ciel. Quel rêve étrange je fais chaque nuit, ma chérie. Par la fenêtre le ciel vient flaner sur mon lit. Puis il m'habille de bleu des pieds jusqu'à la tête Et je me mets à voler tout comme une alouette Je vole, oh, oh. Je chante, oh, oh, oh Pareil au bleu du ciel bleu Cela merveilleux Et je vole, je vole, je vole Plus loin que la mer A deux pas du soleil Je découvre là-haut dans les airs Un bonheur sans pareil Et du ciel une douce musique Me chante à l'oreille Je vole Bleu du ciel bleu, je rêve, mon cœur est heureux. Et je vole, je vole, je vole Plus loin que la mer à deux pas du soleil Je découvre ici bas sur la terre Un bonheur sans pareil Et ta voix tout comme une musique Me chante à l'oreille Je vole tu ne plus merveilleux que 1941 începe războiul. Războiul, ocupația, nu mai are nimeni chef să cânte. Totuși, în 41, câțiva zeci băieți creează corala companio de la muzic. În 1945, nou dintre ei își iau numele de Compagnon de la Chanson. Ei datorează mult lui Edith Piaf, pe care o întâlnesc în 1956 și de altfel cu ea vor face prima lor înregistrare, foarte populară încă și astăzi, Le Trois Cloche. Edith îi ajută să renunțe la cântecele folclorice și în 1947 fac cu ea un turneu triunfal în Europa și Statele Unite. Împreună cu Edit ei fac un film, Neuf Garçon, Un Cœur. Le companieau de la chanson, aduc cântecului un suflu proaspăt, ritm, lumină, veselie. Totul realizat cu o netăgăduită calitate tehnică. Datorită lor, cântecul devine un veritabil spectacol. Ei vor crea un gen și pe urmele lor vor merge Le frère Jacques și Le Catre Barbu de reținut că războiul ca și temă nu va inspira deloc cântecul. Le compagnon de la chanson cu melodia „Je reviens chenou. Il a nejé a port au prince Il pleut encore a Chamonix On traverse à Gué, la Garonne. Le ciel est tout bleu à Paris Mamie, l'hiver est à l'envers Ne t'en retourne pas dehors Le monde est en chamaille On gèle au sud, on sue au nord Cheminée, je reviens chez nous S'il fait du soleil à Paris Il en fait partout La Seine a repris ses vingt berges Malgré les lourdes giboulées Si j'ai du frima sur les lèvres C'est que je veille à ses côtés Mamie, j'ai le cœur à l'envers Le temps ravive le cerfeuil Je ne veux pas être tout seul Quand l'hiver tournera de l'heure. Fais du feu dans la cheminée Je reviens chez nous S'il fait du soleil à Paris Qui en fait partout Je rapporte avec mes bagages Un goût qui m'était étranger Moitié lonté, moitié sauvage C'est l'amour de mon potager, fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, Qui en fait pas le tout. Yves Montan, 1945, coșmarul s-a isprăvit. Franța respiră din nou. Ce direcție va lua cântecul? În 1945 apare la teatru de Letoal, un tânăr interpret de 24 de ani de origine italiană, fost docher la Marsilia, pe nume Yves Montan. El face senzație. Încă o dată, ceva nou se ivește în împărăția cântecului. Sfătuit de Edith Piaf, el apare pe scenă fără artificii, fără smoking, fără pălărie de paie, pantalonii de culoare închisă cu cămașe, cu gulerul desfăcut, îi ajung spre a crea personajul muncitorului simpatic și degajat. O voce gravă, profundă, o tehnică foarte sigură. În 1951, cinematograful cu filmul Le Saler de la Peur îi va asigura un triumf extraordinar. Yves Montand cu melodia Le Fleur Mort.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 Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis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 Henry Salvador, născut în Guadelupa, El Canta, compune, mimează și joacă. Este omul orchestră la modă. În 1946 este începutul carierei lui Henry, imitându-l pe Diango Reinhardt și mai târziu lucrând cu el. De asemenea, este cunoscut că ar fi înregistrat primul cântec francez de rock and roll, 1957, scris de Boris Vian și Michel Legrand. Rock and Roll Mops. De asemenea, în 57 lansează albumul Dan Monil, pe care regăsim melodia Marianne. toi Marianne. Plus folie, jolie Marianne. Moins il se conduit comme un gentleman. Marianne, oh Marianne, si pour faire un tour, Manolo t'offre son âne, monte-y toujours. Mais s'il veut sous le prétexte que c'est la saison, cueillir des violettes le long des buissons, attention, Marie, Marie, Marianne, attention aux violettes, Marianne connaissent Manolo. Oh, le coquin. Si Pablo sur l'esplanade dans la nuit d'été vient chanter la sérénade, tu peux l'écouter. Mais un soir, s'il te propose de jouer pour toi, dans ta chambre close, la Malaguénia ne l'écoute pas. Oh non, ne l'écoute pas Tu penses, je suis sérénadeur moi-même Je connais le coup Voulez-vous que je vous chante une petite chanson Et puis hop Le temps de l'écouter Hop, Tu m'accompagnes. Si l'orage après vendange Vient à éclater Et que lui ouvre sa grange Tu peux t'abriter Mais fermons la porte Ensuite, s'il veut que tu ailles Pour sécher plus vite T'asseoir dans la paille Aïe, aïe, aïe Marie, Marie, Aïe, aïe, aïe la paille, la paille, la paille, la paille Marianne Attention, ça brûle <rire> Il n'y a rien de plus dangereux que la paille mis, On s'y couche Marianne. Et on prend feu <rire> on vit, Marianne. Mais par contre Si bébé Qui n'a rien cherché À ta porte Viens frapper en dimanche, bien qu'il soit de ceux qui t'aiment, le moins dégourdi. Réponds avant même qu'il ne t'est te dit oui, oui, oui. Oui, oui, da, oui da, da, oui da, da, da, Andrei Dasari, fost sportiv și jucător de rugby, care depășește cu mult genul fat și schiopos a lui Tinorosi. Rossi, sau zburdalnicia ieftina lui Guettari, până la cântăreții de atmosferă, ca Eddie Constantin, cu repertoriul său dintre cele mai variate, dar cu o dicțiune directă, expresivă. André Dasari cu melodia Marina, înregistrată în anul 1960. Et quand on a le cœur plein d'impatience On sait très bien, très bien quand ça commence Mais on oublie comment ça peut finir Marina, Marina, Marina Je sais qu'il est bon d'être aimé Mais ne va, ne va pas, Marina devant des pésées. Sans être certaine Qu'on t'aime, qu'on t'aime Qu'on t'aime autant que toi-même Oh non, non, non, non, non Si l'amour t'invite T'invite, t'invite Ne réponds pas tout de suite Oh non, non, non, non, non La voix de ton cœur, mais ne va, ne va pas trop vite. Courir au devant du bonheur, ne va pas trop vite, trop vite, trop vite. Effeuiller la marguerite, oh non, non, non, non, non. Soit tendre et coquette, coquette, coquette. Un ne <fie> <fie> <fie> <fie> 1953 este anul lui Gilbert Beco, Domnul de 100.000 de volți Care își face o apariție zgomotoasă Se formează cluburi Beco mai peste tot Noile succese se numesc Vien... Mema, la balad de baladin, le croix. A trecut mult timp de când o vedetă n-a mai provocat un șoc atât de puternic asupra tineretului sub 20 de ani. Adulții sunt indignați. Iată un text foarte revoltător semnat Ionesco, scris în 1957 după apariția lui Gilbert Beco, pe scena muzicolului Olimpia, unde fanatici au lăsat în urma lor 17 scaune distruse și 100 de metri pătrați de geamuri sparte. Banalitatea, tâmpenia cuvintelor și a muzicii sunt agravate la Gilbert Becou, de vocea sa. O voce care nu iese nici din cap, nici din piept. O voce care nu-i languroasă, ci văscoasă. La jumătate de drum între leșin și convulsiune. Dar, adulții de atunci s-au revoltat în zadar. Partida era câștigată pentru Gilbert Becault, care devine primul idol veritabil al tinerilor. Gilbert Beco pour Mélodia Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobre De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café bois.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 Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou. Les plaines d'Ukraine et les champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Ouais ouais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 Anul 1953 aduce pe scena muzicală un mare nume al cântecului, George Blasen. Fascinați, spectatorii Hall-ului, Olimpia din acest an îl văd live cu trăsăturile unui om asudând, găfâind, bombănind și care aruncă auditorilor fără menajamente cântece de ochiate sau anarhiste. Corn, Dor și Catomb, cu cuvinte tari, colorate, de cea mai curată tradiție galică. Brassin este un poet autentic, el scrie într-o limbă când savuroasă, care amintește de vilon, când distractivă, cu ritmurile sale neașteptate și sincopate. Să-l ascultăm pe George Brassin. El cette chanson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 tot, în anul 1953, se face cunoscut Jacques Brel, care, din punctul meu de vedere, compune una dintre cele mai bune piese compuse vreodată, Nemechi Tepa. Brel, în viziunea poetului Eftusenko, a fost de un talent bazat pe impetozitate, cu un caracter haotic, dar care a vibrat precum impulsurile unui motor. Avea un suflet de o curățenie extraordinară, ca acela unui unu al secolului 20 cu buzunarele pline de cântece Jacques Brel cu melodia ne m'inquiète pas Ne quitte pas il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps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 Quitte pas. Ne me quitte pas. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire Trop facile, des mots fragiles C'était trop beau Tu es d'hier et de demain Bien trop beau De toujours ma seule vérité Mais c'est fini le temps de rêves, Les souvenirs se font si Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Parole encore Paroles, paroles, paroles Écoute-moi parole paroles, paroles parole, parole, parole, Je t'en prie Paroles, paroles, paroles Je te jure Paroles, paroles, parole Paroles parole, parole, parole, encore des paroles Que tu sais, mon mot Voilà, mon destin Te parler Te parler comme la première fois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 La douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole et parole et parole. Écoute-moi. Parole et parole et parole. Je t'en prie. Parole et parole et parole. Je te jure. Parole, parole, parole Que tu eis belle temps que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Mon marque en ce temps-là accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La Bohème, La Bohème.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 Épuisé mais à vie Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie La La Ça voulait dire On l'a vingt ans La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 On était jeunes, on était fous La Bohème, la Bohème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 Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Grâces mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo. balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien be moi bien ton cœur, chante, chante guitare sous mes doigts, mais chante le bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles. Au-delà des paroles, que ma bouche doit être, n'ayant que des mots de chair Ma guitare bavarde. Un oiseau s'est caché dans ta voix Et la porte qu'il garde Pour nous deux s'en trouve quelquefois La voiture c'est le jardin secret Où plus rien ne meurt jamais Là les soirs ont tous des lendemains À la portée de ma main Quel pays magnifique Sont là dans ta musique Moi-même je demeure Ébloui par leurs couleurs Oh, guitare magique Quand tu fais vibrer tous tes accords Un monde fantastique Fais revivre ton cœur de bois mort Accroche la l'harmonia et laisse le vent l'emporté, bergère, tu n'es pas très sage, et le vent me la raconter, accroche la l'harmonie. Je l'accueillerai au réveil Je la ferai couler sur ton visage Et la pluie sera mon soleil Le vent n'ose plus me parler de toi Il ne connaît que des refrains sans joie Dévelotis dans le creux de ma main pour se cacher en attendant demain accroche une larmon nuage pour que le vent se met à danser, je lui donnerai comme gare. De courir, de couvrir de mes baisers Accroche une larme au nuage Et au désert la rose fleurira. Et même si ce n'est qu'un mirage Elle est si belle que j'y crois déjà Croche-tu de la mon nuage et laisse le vent l'emporter, Bergère, tu n'es pas très sage et le vent de la nature. La Yiddish Mama C'est de l'amour à l'état pur Prête pour ses enfants À faire bien des sacrifices Veillant, bonhomme, malhomme Sur leur chagrin, sur leur caprice, aussi forte face au drame, mais très faible avec ses petits dans l'eau, les flammes, pour eux, elle jouerait sa vie. Ah mon Dieu, Que fais de bien, dis-moi. Sans la chaleur, sans la forte foi en moi, sans l'amour de ma Irish mama, mama, la Irish mama, gardienne de la tradition. Yiddish Mama, c'est le trésor de la maison. Et notre premier cri, elle organise et le décide. Tout au long de sa vie, elle nous couvre mais nous guide aussi. Elle est la lumière qui lui quand on se sent perdu. Elle est la prière que l'on dit quand elle n'est plus. Moi je sais que jusqu'à la fin de mes jours, Je garderai gravé en moi pour toujours tout l'amour de ma vie.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 Elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milor Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Milor Et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milor Vous ne m'avez jamais vue Je ne suis qu'une fille du port Une ombre de la rue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 Souriez moi Milor. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà c'est ça. Allez riez, Milor. Allez chanter Milor. Ta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 Que si je t'aime tu es aussi Pour moi la femme de mon ami De mon ami sera de mousse et le la Sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi, vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. et mosquito non mais molest laisse et mosquito non mais molest et mosquito retourne chez toi tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. si tu me goûtes moustique tu n'aimeras pas il ya des pays plein de volupté. Pour un moustique de qualité, à Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. laisse des mosquitos retourne chez toi je fais la sieste moustique arrête un peu ta musique ne sois pas antipathique ne me pique pas pour avoir si souvent dormi ma solitude je m'en suis fait presque une amie une douce habitude elle ne me quitte pas d'un pas fidèle comme une ombre elle m'a suivi ça et là aux quatre coins du monde non je ne suis Jamais seule avec ma solitude quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice Faudra-t-il que j'y prenne goût Ou que je réagisse Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes, si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme, et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour. La dernière compagne, non, je ne suis jamais seul Avec la solitude, non, je ne suis jamais seul Avec solitude Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots, c'est un baiser peu futile Dans un tendre matin d'avril C'est une bouteille à la mer Une oasis Dans le désert Une chanson C'est trois fois rien Une chanson C'est du champagne Un frisson Une chanson et chanson À quoi ça sert une chanson Ça dure à peine une saison Une chanson Ce n'est qu'un point dans l'infini Un petit bout de mélodie Que l'on invente sur un piano Et qu'on habille avec des mots C'est un prénom sur une page Un jour, un mois, juste une image Et dans le fleuve d'aujourd'hui C'est sûrement toute ma vie Une chanson C'est trois fois rien une chanson C'est du champagne frisson Une chanson Une chanson C'est peu de choses, une chanson, mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson. Une chanson, c'est trois fois rien, une chanson, c'est du champagne frisson, une chanson. de choses, une chanson, mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson. Le ciel grec, un bateau Deux bateaux, trois bateaux Sans vent chantant. Griffons le ciel à coups de bec qu'un oiseau, deux oiseaux Trois oiseaux font du beau temps Dans les ruelles le d'un coup sec Un volet, deux volets Trois volets, claquent au beau. Et t t faisant une ronde avec Un enfant, deux enfants Trois enfants dans ce guémot Aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouent en comme eux. le long du flat flané toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amour noyés de bleu et nos enfants feront moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va me sentirai perdu, j'aurais besoin de toi.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 de la ville pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Mm -hmm. Mm -hmm. Et si tu n'existes pas?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 C'est triste Venise Autant des amours mortes Que c'est triste Venise Quand on ne s'aime plus On cherche encore des mots Mais l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que c'est triste Venise ne souligner que les silences creux Et que le cœur se serre En voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux Que c'est triste Venise autant les des amours mortes Que c'est triste Venise Quand on ne s'aime plus, les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une vin que l'on ne goûte pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune Pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu Să vă mulțumim! Le soleil Je suis triste ce soir Loin de tout J'ai envie de pleurer Je l'avoue Pourtant les gens d'ici Heureux Chantent Noël Que sont-ils devenus Ce soir Mes amis d'autrefois, qui sait, le monde est bien trop grand sans eux, bien trop grand. Peut-être bien qu'un jour enfin, nous nous retrouverons, qui sait, pour fêter à nouveau. An prochain souviens-toi des Noëls de là-bas Il sonnait tant d'amour tant de joie il brûlait dans nos cœurs, ce feu qui s'est éteint souviens-toi, de Noël De la bas de chez nous Il sonnait, il chantait d'amour, tant d'espoir Et de joie Il brûlait Comme un feu dans nos cœurs Souviens-toi De Noël De chez nous De Noël De Petite note de musique ont plie et boutique au creux du souvenir, son est fini de leur tapage. Elle tourne la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier, elle vous reviennent en mémoire. toi. Tu voulais oublier Un petit air galvaudé Dans les rues de l'été Toi, tu n'oublieras jamais Une rue, un été Une fille qui fredonnait la, la, la, la, je vous aime Chanter la rengaine, la, mon amour Des paroles sans rien de sublime Pourvu que la rime amène toujours Une romance de vacances Qui lancinante vous relance Vrai Elle était si jolie, si fraîche épanouie Et tu ne l'as pas cueillie Vraie pour son premier frisson Elle t'offrait une chanson à reprendre à l'unisson la, la, la, la, la, tout rêve rime avec sa le tien rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nuit du fond des souvenirs Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir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 que je t'aimais Pendant que je t'avais L'amour s'en est allé Il est trop tard Tu étais si jolie Je suis seule dans mon lit Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour Que je chantais Ma chère liberté D'autres l'ont enchaînée. Il est trop tard Certains se sont battus Moi je n'ai jamais su Passe, passe le temps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 Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents en plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau. Et leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir la maman. Sainte Marie pleine de grâce dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, d'amour Maria, Ave autour de toi toi, toi, Ave Maria, Ave la Ave Vers toi, toi, la maman Et tous les âmes ont eu si chaud Sur les chemins de grand soleil Elle va mourir, la maman Qu'ils boivent frais le vin nouveau Le bon vin de la bonne treille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 Elle va mourir, la maman Tout doucement, les yeux fermés Chante comme mon berce un enfant Après une bonne journée Pour qu'il sourit en s'endormant De sourire autour de toi, toi, la maman, et de l'âme et de sourire à travers toi, toi la maman, que jamais, jamais, jamais. Le bal des Chambiens Demoiselles que vous êtes jolies Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos rien, On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière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 Bien qu'un mètre environ nous sépare Nous vogons par-delà les violons On va dire, entre nous, on se marre Allez voir ajuster leur lorgnon Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie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 le regard des parents s'il retient N'atteint pas la tendresse sous l'on baigne Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie Je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur Promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. des pour apaiser ma faim et j'ai toujours trouvé une source d'eau pure pour venir soulager le feu de mes blessures Ouvre ta main et donne Le meilleur de ton cœur Oublie tout et pardonne L'amour seul et vainqueur Et n'accuse personne Si tu souffres de mal Que se condone Ha lor ou avait surnommé bien trop à faire pour pouvoir rêver et dans ce décor banal à pleurer il me semble encore les voir arriver ils sont arrivés se tenant par la main l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil Ils ont demandé d'une voix tranquille Un toit pour s'aimer au cœur de la ville Et je me rappelle qu'ils ont regardé D'un air attendri La chambre d'hôtel aux papiers jaunis Et quand j'ai fermé la porte sur eux Il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal que ça m'a fait mal Moi je suis les verres au fond du café J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer Ces corps contre corps qu'on les a trouvés On les a trouvés Se tenant par la main Les yeux refermés Vers d'autres matins Remplis de soleil On les a couchés Unis et tranquilles Dans un lit creusé de la ville et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des hommes d'un jour mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil étant de couleur, ça me fait mal que ça me fait mal moi je suis l'hiver au fond du café j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver et dans ce décor banal à pleurer il y a toujours d'or la chambre à louer, Partager un dimanche avec vous Ça dépend, ça dépend De la lune de ce mois, ça dépend la la, la, la Ma jolie dame De la chaleur De votre flamme Tranquille, tranquille, sans le chou Ou un vol dans la gueule du loup Ça, bon, bon, de bon Le Vois quelqu'un qui ne sait plus me faire Un poème de patience Incapable de chanter ma plus belle Absence Soit well, le gentilhomme Qui ne sait pas Servir les femmes Un normal train-train qui sent le chou Ou un saut dans la gorge du loup Ça dépend Seulement de vous Faites sortir quatre sous, quatre sous de, de la, la poche. poche. Ne soyez pas là Pour payer le travail ma main gauche, gauche oh, homme, a a main gauche Sur cette vieille guitare, guitare. Oh cher bel homme On a, a, a joué Pas mal en son. somme Faire sortir de la poche quatre sous Faire sortir de la poche même trois sous Ça dépend, ouais, ça dépend. Seulement de vous Nancy si en hiver Une neige mouillée Une fille entre dans un café Moi je bois mon vin. Elle s'installe à côté Je ne sais pas comment l'aborder La pluie, le beau temps Ça n'a rien de génial Mais c'est bien pour forcer son étoile Puis vient le moment Où l'on parle du soir Et la neige a fondu sous nos pas On s'est connu au café Les trois colombes Au rendez-vous des amours sans abri On était bien, on se sentait seul au monde On n'avait rien, mais on avait Toute la vie Nancy si au printemps, ça ressemble au midi Elle m'aime et je l'aime aussi On marche en parlant, on refait la philo Je la prends mille fois en photo Les petits bistrots tout autour de la place Au soleil on sortit la terrasse Mais il y avait trop de lumière et de bruit On attendait qu'arrive la nuit, on se voyait au café des trois colombes, au rendez-vous des amours, sans abri, on était bien, on se sentait salomande. On n'avait rien Mais on avait Toute la vie Non, si c'est très loin C'est au bout de la terre Ça s'éloigne à chaque anniversaire Mais j'en suis certain Mes chagrins s'en souviennent Le bonheur passé par la doraine Il s'en est allé suivre d'autres chemins Il ne croise pas souvent le mien, je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi, il m'arrive de penser à toi, on se voyait ton café, des trois colombes, au rendez-vous des amours sans. On était bien, on se sentait sur le monde, on avait rien, mais on avait toute la vie, on se voyait au café des trois rondes au rendez-vous des uns. vie de moi ce soyeux cortège tout en larmes blanches l'oiseau sur la branche pleure le sortilège tu ne viendras pas ce soir Dacă tu regarde la. Des amours Pleins de promesses Et parfois Je la prie des yeux Quand tu me blesses Et la mère Qui porte l'enfant N'a qu'une histoire Et c'est celle De tous ces gens Pour croire plein de pluie sur nos plaines, Santa Marie, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protégés. C'est les jupons, puis les roses se fanaient, rentraient les pires pour passer dans leurs doux écrin le temps des flocons, c'était charmant. Dar. Qui roule jusqu'au Nevada On voit la plaine qui s'étend à l'est de Santa Lucia Les villes s'appellent Natividad Sans Miguel ou sans Lorenzo Les filles s'appellent Soledad Les garçons gardent Les troupeaux Que Jim a rencontré Sur une route Un soir de pluie Catherine la fille Du fermier Et qu'il s'émer Toute la nuit Le soleil fait briller Son or Dans quelques rares Flaques d'eau Les cactus forment Le décor Le chardon couvre Le Madame, le sénateur est venu finir ses vieux jours Puis il est mort d'un coup au cœur On prétend que c'est du mal d'amour Et les fleurs couchées par le vent Semblent prier pour son repos La lune verse une larme d'argent Sur la croix blanche du tombeau En descendant le fleuve argent qui roule jusqu'au Nevada On voit la plaine qui s'étend à l'est de Santa Lucia Les villes s'appellent Dividad, San Miguel ou San Lorenzo Les filles s'appellent Soledad Les garçons gardent le Les gens qui savent Ils ont du ciel dans fond des yeux Ils sont les enfants du bon Dieu Les gens qui savent Ils sont complices, ils sont amants Ils se redisent infiniment Un seul je Ils ne comptent pas les années Ils s'inventent une éternité Les gens qui Ils marchent à côté de la vie Et parfois le temps les oublie Les gens qui s'aiment Ils ont des nuits de déraison Ils se déchirent, ils se défont Au bord du drame Mais il s'éterait aux petits jours et pour recommencer l'amour, pose les armes le monde peut changer sans eux, ils font un univers à deux, les gens qui s'aiment. Ils se font mille confidences avec les notes du silence. Les gens qui s'aiment. Toi qui m'enchaînes et qui m'attend, malgré nos soirs de mauvais temps. Toi qui l'advienne. N'oublie jamais un seul instant que nous sommes épais du monde des gens qui s'aiment, il s'apparaît. les gens qui De thime et Tu t'en vas Mais notre amour nous Comme un été, par de l'hiver. Dont l'amour leur a ouvert les portes Sur les trottoirs baignés de lumière Dans le vent le bruit et la poussière Sans rien voir, sans rien entendre, Ils vont au hasard des rues Comme deux enfants sur une île déserte. Ils n'ont besoin de personne au monde, Ni de savoir que la terre est ronde Pour goûter chaque seconde à mon heureux, amant, Que la vie un jour leur a offerte.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 multimersi Mai gas難ii mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai